bost urte jadanik aipatu zen Baionako kesa paueratera maitia. Departamentduan kesa bakar bat zaiteko eta tokiko hauteten iharddokitzea bere alakoa izan zen. Geia beri zeldu da, joan den hastian iraganden den Baionako kesaen 1000 publiko batian aipatua izan baita bi mila hamazazpiko diaiap departamentalizazio hori eta beriz ere iharddoziak izan dira tokiko auitzenganik. Silviana socialiste députatoaque, socialiste, motion batere Igor Dutela, gobernuari. Les parlementaires que nous sommes avons communément et spontanément fait un texte, on a rédigé un texte, qui a recueilli beaucoup de signatures, notamment de la part des conseillers généraux, conseillers régionaux et donc tous les les élus concerné par cette uh, problématique. C'est une motion ça se présente sous la forme d'une motion à l'intention du Premier ministre. Le ministre Igor Isanden mozioren bitartez pentsatzen dute aldaketa bat izaiten ahalko dela. Au niveau du, du ministère de Marisol Touraine, car vous savez bien, bon, on alerte le Premier ministre, je suis bien d'accord, mais euh, hormis le fait qu'il va euh, prêter beaucoup d'intérêt, je l'espère en tout cas, à notre démarche commune, il n'empêche qu'il va répercuter ça sur son ministre, donc en l'occurrence sa ministre, en charge de ce type de dossier qu'est Marisol Touraine. Donc euh, elle sait maintenant que nous nous sommes adressés et au Premier ministre, donc à Manuel Valls, mais en même temps, nous avons également sollicité la ministre qu'elle est, qu la responsabilité qu'elle qu'elle assume.